Mon seigneur, mon fusil, mon fils Mes frères, ma mère, c'est mon amour Si mon business marche plus Ma vie, j'irai braquer tous les jours J'entends des vis et de putes Qui veulent salir mon parcours Gaudi, je ne t'oublie pas Je pense à toi tous les jours Il a que du pain dans les fours On crève la dalle comme au Darfour bon, Ouais. Ouais, c'est cosy là Ouais, allo Pélo ouais Ouais, coro, fallait que je te... Ouais, je suis en cabine là, je te rappelle, négro ouais. Ah mais attends, t'as vu ça où là Piton, Beta, corpo, charlie, delta, charlie Un keuf c'est un keuf, un neuf un ça, y pas ta tête, et ta une BENDER on tire la pour couronne Les diamants du Congo, du Zahir seront bientôt sur ma couronne Et je les vois danser comme moi, je les vois chanter comme moi J'suis tellement loin, mon prochain texte, je crie sur des vagues BENDER Que dans la masa, on contrôle la zone comme la NASA BENDER Quand elle arrive elle est anal, quand tu la sniff elle est nasale Fraîche charognard, je suis dans les airs, mais pocs de la basse-cour Je ne verse plus mes larmes, j'ai perdu des proches, t'es vrai dans mon parcours. Calagé comme un Marseillais, j'ai gardé mon front comme un charot. 91 des Angeles, deux on est par où Fraîche arognard, je suis dans les airs, mais pas de la basse cour. Je ne verse plus mes larmes, j'ai perdu des proches, t'es près dans mon parcours. C'est comme un Marseillais, j'ai gardé mon front comme un charot. 91 des Angeles, deux Je fréquente souvent les mosquées où sont cachés les imams noirs. Je ne dirai que la vérité. Le monsieur massif leur leurs savants. J'ai vu des jolies demoiselles malheureusement faire le trottoir. Maman, je ne veux plus tu pleures. Je vais remonter sous les mouchoirs. Des proches ont perdu la santé, des proches ont perdu la donnée Quoi fout te parle, bah quelque part, y'a de la vérité Bando, Bando. Sarkozy ramène la CC Et c'est Hollande qui tape dedans L'Afrique ne priera plus jamais Kabila vend sous les diamants Et je les vois braquer comme moi Je les vois voler comme moi Je suis tellement haut Leur meilleur texte le plus nul de mes textes Les bastes tout de leurs cheveux Les négresses vont faire des tissages Vendre de la planche et du nourrée Fais avancer le métisage J'ai perdu du temps, j'ai perdu des gens, j'ai perdu de l'argent Je ne mange plus de porc, mais à 6 du matin, il me livre si j'en bouge Ketama est dans la massa, on contrôle la zone comme la NASA Quand elle arrive, elle est anal, quand tu la sniff, elle est nasse Frère charognard, je suis dans les airs, mais pocs dans la basse cour Je ne verse plus mes larmes, j'ai perdu des proches, des frais dans mon parcours Calagé comme un Marseillais, j'ai gardé mon pont comme un charo 91 des Angeles, 2015, on est pas Pour je suis dans les airs mais coque de la basco. Je ne verse plus mes larmes, j'ai perdu des proches, j'étais dans mon parcours. j'ai comme j'ai gardé mon pont comme un Angeles, on est pas